Cette année-là, c'était la guerre Dans la gare du Caire en pleurant Comme mon père embrassa ma mère Je n'étais encore qu'une enfant Et n'ajoutons ne comprend pas Et l'on chantait cette année-là Et l'on chantait cette année-là Chansons accrochés à nos souvenirs. Il y a toujours une raison qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Cette année, -là... Cette année-là, il y a toujours une chanson accrochée à nos souvenirs Il y a toujours une raison qu'elle nous fasse pleurer ou sourire Cette année-là, j'avais 16 ans, j'ai porté encore des lunettes, j'ai des chansons accrochées à nos souvenirs. Il y a toujours une raison qu'elle nous fasse pleurer ou sourire. Les années suivent les années, mais les chansons ne meurent pas. Un jour ce fut ma grande année, et c'est à vous que je la dois, car après.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 Of